اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت, إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امراه فَإِنْ تَكَرَّرَتْ جَازَ إعْمَالُهَا وَإلْغَاءُهَا دَكَّ فَإِنْ شَيْءَ سَقُلْتَ لَا رَجُلٌ Donc on parle dans ce chapitre de ismula, qui est donc euh, cela qui est dit nafi'il jins, d'accord? c'est-à-dire qu'elle annule le jugement imputé à, à ce genre d'accord elle annule le jugement imputé à ce genre euh تفيد نفيا هذا الخبر عن جنس اسمها d'accord c'est pourquoi on dit nafia lil jins nafia lil jins maisada tanfi jins hada al khabar ou tanfi hada al khabar an jins ismiha d'accord euh tanfi hada al khabar an an عن, عن si on dit par exemple euh, si on dit par exemple yeah. la sunniyya yata'assabu li shaykhin ou la salafiyya yata'assabu li shaykhin yeah. d'accord c'est pour dire que le salafi ne se fanatise pas hein, ou bien ne se crispe pas ou bien ne se, ne se passionne pas pour le shaykh lui-même Il, donc il s'attache plutôt, il se cramponne à al-haq et aux preuves, hein? et donc au, au sol, au fondement. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a nié On a nié le, ce khabar, ou bien cette information à jins c'est la C'est-à-dire, c'est la fille, ne doit pas faire, c'est-à-dire ce genre hein, de, de comportement, ne doit pas avoir ce genre de comportement. Très bien. Donc c'est dans, ce, dans ce sens que l'on dit la nafya lil jins lil jins Très bien Tanfi al-hukma al-mansoob ila al Exemple La rajula qa'imun La rajula qa'imun D'accord Il n'y a pas un homme qui soit debout Par exemple dans, dans un lieu quelconque hein, tu ne vois pas un homme debout. Donc tu dis hmm, mm -hmm. Hein, La rajula Imun. D'accord La rajula Imun. Très bien. Euh, sache que là, sache hein, que là, on joint un nasb à un nakira hein, Donc l'auteur il avait dit لا تنصب euh, D'accord Mais sans euh, employer at-tanwin. D'accord Il a donné les, les, les conditions à cela Et Il a donné un exemple. Très bien. Donc là, on joint un nasb à un nakira avec cette première condition. Si elle lui est proche, non pas qu'elle est séparée de cette nakira, si elle lui est proche, hein, Elle donne un nasb, mais sans sont sans employer les deux traits lorsqu'on veut, par exemple, euh, euh, écrire. De, de, deuxième condition, s'il n'y a pas de répétition, hein, et on s'est arrêté. Hein, et non pas qu'on a, euh, donc, euh, après, par exemple. Hein, donc là, s'il n'y a pas une répétition, s'il n'y a pas de répétition, d'accord La rajul fiddari, Ou comme ce qui a été dit dans le Qur'an karim, hein, euh, qalou la taakata lena l'yomabijalouta wa hein, d'accord? qalou, hein, qu'est-ce qu'ils ont dit? qalou la taakata lena l'yomabijalouta wa ils ont dit, nous n'avons pas la force, donc, d'affronter jalout, hein, et, et, et son peuple aujourd'hui, d'accord? Donc là, les, les conditions sont réunies. C'est-à-dire qu'on a là, et juste après, ça n'a qu'ira. La taqata. Et qu'est-ce qu'on a aussi On n'a pas une répétition. Ils n'ont pas dit la taqata ou yani la D'accord Donc ils ont dit, la taqata len wa D'accord Très bien. Donc, euh, si on résume, là, N'opère cette action hein, obligatoirement, ou juban, qu'à trois conditions. La première condition, que son ism hein, et son khabar soient euh, nekiraseyni. C'est-à-dire que son ism et son khabar soient des nekires et non pas, c'est-à-dire, des marifa Très bien. Deuxième condition, Que son ism lui soit proche. Hein? Que son ism lui soit proche. <coughs> Comme tout à l'heure lorsqu'on a dit la fille, salafi, la fille, la fille, la fille, la fille, la c'est la fille, la est réunie et la la Point. Hein? Donc, on a la nakira, et on a que c'est juste après, et on a, c'est-à-dire, euh, la condition qu'il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas de répétition. Que son ism lui soit proche, hein? ça c'est la deuxième condition. c'est-à-dire il lui est collé, et qu'elle ne se répète pas. Hein? Exemple, la alima, hein. Fil Beldasi, la alima. Fil Beldati qu'est-ce qu'on a ici? On a euh, la première condition, on vérifie est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, euh, est, qu est là? Hein quelle est la première condition? Que son ism, il est nakira, la alima. D'accord? Deuxième chose, euh, il lui est proche, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas séparé, qu'il n'est pas séparé. Et euh, aussi, la troisième condition, c'est qu'il n'y a pas une répétition. Donc là, le nasb, il s'impose. On ne peut pas dire la alimun fil badati. Si on dit la alimun fil ce sera un lahm. C'est-à-dire que c'est une erreur dans. C'est-à-dire, un nachu. Ah, donc, un euh, donc, lahm, c'est-à-dire, c'est une erreur, c'est-à-dire, qui contredit un al nachu al-arab. C'est-à-dire, euh, la alima. On suppose euh, que son khabar, c'est maoujouj. Il n'y a pas un savant disponible dans cette ville. Hein? Que dire quand il n'y a pas un savant disponible dans un pays hein? Dans beaucoup de pays, il n'y a pas un savant. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas un savant, c'est la fille. Un savant, lorsqu'on dit un savant, c'est-à-dire un savant, c'est la fille. أقصد العالم أو العلم إذا أطلق يراد بيع علم كتاب السنة، ها؟ العلم إذا أطلق يراد بيع علم كتاب السنة. نحن نعرف علم البدع، ها؟ عالم البدع يقيد. هم، ودي عالم أشعر، عالم صوفي، عالم لغة أو عالم كذا. ولكن لا يقال عالم ويعني بإطلاق فلان عالم يعني فلان عالم سنة. Lamanakulfulanun alimun Faites attention à cela hmm? Faites attention à cela parce que c'est important Donc al-alimu ida utliqa Wal-ilmu ida utliqa Yoradwi ilim kisabu sunnah C'est-à-dire al-alim qui est sur la sunnah Qui est sur la sunnah Très bien Donc, Certaines personnes Je mentionne cela Certaines personnes s'étendent Lorsque nous disons par exemple que, notre, que dans notre pays Tel que le Maroc par exemple Il n'y a pas un savant. Ils disent comment, le Maroc, il n'y a pas un savant, alors que le Maroc, il a une histoire, il a ceci, donc euh, il a une histoire dans la science, il a ceci, il a cela. Donc là, c'est un fait. Hein, nous, on les défie de nous mentionner quelqu'un qui est sur la Sunna. Hein, qui est sur la Sunna. Donc ceux qui, euh, auxquels ils pensent, ce sont des, des, des gens qui ne sont pas sur la Sunna. Ils pensent à ceux qui sont dans le nord qui ont donc généralement le ménage de al-Khawarij tel que al haddouchi et tel que Boukhbza Mohamed Amin Bukhubza, et tel que al haddouchi Omar al haddouchi hein, euh, donc euh, qui est un takfiri qui qui était donc dans dans la prison au Maroc et donc il a été libéré et donc il pense à al haddouchi il pense à Boukhbza il pense à d'autres qui sont des en au, au nord hein euh, Et il pense aussi à ceux qui sont à Kaza, qui sont aussi sur le menhage al-Qutbi, al-Hizbi, al-Ikhwani, et qui insultent les gens de science, ils insultent les gens de la sunna, tel que tout dernièrement l'un d'eux il a insulté aussi cheikh Cheikh tout, tout, donc tout récemment l'un d'eux qui s'appelle euh, Abu Naïm, il est connu en, à Casablanca, sur Kaza, casa, Euh, cet homme, il a, il a insulté une montagne de sciences. Il a dit que ce, que Cheikh Rabi', euh, il a l'air il a Alors que ce, que Cheikh Rabi', il est connu comme étant un savant de Ahl Sunnah ou Jama'ah. Il est connu par ses, par ses paroles, c'est-à-dire dans l'Iman et dans ses, et, et, et qu'il est un savant de la Sunna Il est connu. Même une fois, un Talib-Ilm, un Cheikh, il a réuni, donc, euh, Euh, C'est Sheikh Zahrani, Ahmed Zahrani, Habidallah. il a réuni les paroles de Sheikh Rabi' sur euh, cela, sur ce point, qui donc Mesa'il euh, Iman. Il a fait tout, tout un volume, un, un grand volume, hein, un grand volume, où Sheikh Rabi' ne cesse de répéter cela et d'insister et sur, sur la, la, la, la voix des gens de la sunna dans l'Iman. Alors que celui-là, en une minute en deux, il est en train de, de mentir devant des jeunes et devant des, des débutants et des ignorants. Il est en train de leur dire cette chose. Alors que lui, c'est un taqfiri. Alors que lui, c'est un khairijis, c'est un taqfiri. Et juste dernièrement, lorsqu'il y avait euh, une discussion sur la, la question de niqab au Maroc, etc., hein, lui, il a dit, moi, je ne reconnais que le roi. Et les autres, pour moi, sont des anadiqas et sont des... Euh, fassi, quoun, ils sont des, etc., etc. Les autres ils sont des, des, des, des anadiqas, subhanallah. Zindir, on dit le terme zindir, c'est un terme qui est très fort. Le terme zindir, c'est quelqu'un qui est hérétique, c'est quelqu'un qui est hypocrite, qui n'est pas musulman et qui est en train de combattre la religion. C'est là où s'applique le terme zindir. Zindir, celui qui a mérité zindir, c'est comme Ibn Arabi et comme le Halaj, ce sont des anadiqas. C'est-à-dire qu'ils se sont infiltrés parmi la population musulmane et qu'ils étaient en train de propager des croyances, des koufars, hein, des, kuffars, hein, des Mais là, de, donc, d'accuser de, tout le monde comme ça, les, les autorités, etc., et de les accuser comme étant, hein, donc, des anadéra, ça c'est la parole d'un, d'un, d'un donc, euh, très égaré et, et fanatique. Donc, j'ai dit qu'ils pensent aux gens du Nord, ils pensent aux gens de, nord, aux gens de euh, Kaza, tels que ce Abu Naïm ou tels que, Kalikan s'appelle Barhoun, Khadi Barhoun, Ki jest aussi un ikwani, un ikwani hisbi, o il pense à d'autres, tels que, donc, al-Samadi, ou al-Zuhali, ces gens sont des kotwis. Ou bien il pense à celui qui est au, au sud, hein, qui est le Maghraoui, qui est Mohamed Muraoui, qui jest aussi un tikfiri, les gens s'y ont répliqué à cette fin. Donc, là, c'est à propos de cet exemple, hein, euh, donc, euh, qui est la « al-baladi ou hein? donc il fallait préciser cela parce que des gens, parfois euh, donc c'est temps lorsqu'on leur dit euh, oui au Maroc, il y a euh, peut-être des tolaïbes qui sont en train d'apprendre la science, mais il n'y a, euh, y a pas un « alim » il n'y a pas un « alim » il n'y a pas un « alim » donc là ces gens, ils, ils disent comment avec l'histoire du Maroc et avec tout cela il n'y a pas un « alim » Très bien. Euh, voilà, donc euh, là ce sont là les trois conditions pour appliquer un nasb obligatoirement à, euh, à quoi A euh, à اسم اسم à, à Très bien. Donc pour l'analyse on dit là nafiyatun lil jins, hein, rajula ou la alima, son اسمها مبني على الفتح fi محل في البلدة او في الدار جار ومجرور متعلق بخبر لا كي محذوف تقديره يعني اون بو ها بار موجود او مستقر او ساكن دكا دونك لا في الدار جار ومجرور متعلق بخبر محذوف دونك لا Euh, dans ce cas, -nasb, euh, il s'impose. Et si l'une des trois conditions n'est pas réalisée, hein, on doit négliger là, nourmilou là, en donnant à Rafa, au nom qui vient après, comme étant muhsedah, et on doit la répéter. Et on doit la répéter. C'est-à-dire si le, le, donc des euh, euh, <rire> conditions ne sont pas réunies, hein, on ne peut pas nous arrêter et dire Là, alimun fil beldati, et s'arrêter. On doit continuer. Là, alimun fil beldati, voilà, talibu alimun. Voilà, talibu alimun. Par exemple. Donc là, on ne peut pas nous arrêter ici. On doit répéter là. D'accord, on doit répéter. Euh, donc dans ce cas, lorsque donc les conditions ne sont pas réunies, nous remiloulà. Hein, on ne va pas appliquer qu'elle que doit donner un nasm. On doit l'oublier et on doit considérer dans l'analyse, on va considérer le premier terme comme étant un mubtada, hein, Et on doit répéter là. Euh, elle n'agit pas sur al-ma'rifa, comme l'auteur il a dit, elle n'agit pas sur al-ma'rifa. Euh, dire par exemple, la fiddari wa la amr, ce n'est pas correct. Elle ne doit pas s'appliquer euh, comme ça. Elle ne doit pas euh, s'appliquer comme ça sur le marifat. la Amr. Hein? On, on, on, on dit euh, plutôt la Amr euh, fiddari, Par exemple. Mais dire la ou Amr, ça c'est quelque chose qui ressemble au français. Ni celui-là ni celui-là. Hein, ça c'est pas euh, donc euh, euh, conforme aux règles de l'arabe ce n'est pas conforme aux règles de l'arabe parce que c'est un ma'rifah c'est un nom alam, alam, c'est ma'rifa euh, elle n'agit pas sur, un, sur une nakira qui lui est dissociée c'est à dire qui n'est pas collée à Allah elle n'agit pas sur, sur une nakira même hein, qui n'est pas euh, associée à Allah C'est-à-dire, lorsqu'elle elle est dissociée de là, là ne va plus donc euh, avoir un impact ou un effet sur elle. Euh, lorsqu'elle est dissociée indirecte ou interne, séparée, donc elle ne va pas agir sur elle. Là, si on va dire cette phrase, la fil rajoulun walam Là, on a séparé donc, euh, on l'a séparé par fi donc elle ne va plus avoir d'effet sur ce ism donc c'est pourquoi il a pris al-raf' la fi d-dari très bien donc ici dans ce cas on va analyser Kali mahmala hein et fi d-dari sitan jar majrur mutaliqan bi khabar taqdiruhu ka'inun aw mustaqirr rajulun sitan mubtada' mu'akhar c'est-à-dire qui n'a pas commencé dans le كلام et الواو عاطفه الواو للعطف ولا وامرأه لا اسي نافيه للجنس مهمله ايضا ها اي امراه مبتدا مرفوع تقديره مثل تقدير خبر رجل مبتدا ها مرفوع اي الخبر ننتقل كم الخبر deux, un homme, un être, un être ou d'accord? Très bien. Si la euh, se répète, il est permis qu'elle agisse ou qu'on qu la néglige. Si elle est répétée, il est permis qu'elle euh, qu agisse ou bien qu'on la qu'on la néglige. Euh, par exemple, lorsqu'on dit, euh, très bien qu'on dit la rajoulafidder iwalla, on peut dire comme ça, la rajoulafidder iwalla, d'accord, et on peut dire aussi la rajoulun fiddler iwalamra'atun. Puisqu'il y a eu la répétition. Et donc cela, donc Jawaz. Donc là, cela contredit une condition pour appliquer un mas de de là. Voilà, en ce qui concerne Ismoula. On va. Euh, passer maintenant à. Euh, on va passer aussi à Bab El Munada. Peut-être encore on va prendre une petite pause avant de continuer.